Salut, salut, c'est Prog à part l'émission du rock progressif et c'est l'émission de janvier 2023. Janvier sera exceptionnel pour les progueux puisqu'on a un mini festival de rock progressif français, je pèse mes mots, le 14, le 14 janvier, o ù ç a o u s a à Villeurbanne, la r e t o n b e de Villeurbanne, c'est à l'intérieur de l'INSA. Écoutez bien, on aura les amis de Lazuli qui viennent exprès du Gard, accompagnés des Lyonnais d'Eneade t enfin Weddingot, un groupe métal, je pense, de la région. Histoire de vous donner envie d'aller voir et applaudir nos amis, eh bien, je vous propose déjà deux extraits de Lazuli. Un album intitulé Réponse incongrue à l'inéluctable, paru en 2009, suivi de Nos âmes s a o u l e s paru en 2016. Seulement que le fameux nuage radioactif avait bien touché les a r m e de la France la semaine dernière. C'est le sort de l'humanité tout entière. En 1997, à Kyoto, les 38 pays les plus industrialisés s'étaient engagés à réduire de 5,2% l e u r r e j e t de gaz à effet de serre, des promesses qui risquent de s e n v a h e r en 2 0 2 t Nous voulons une position politique véritable. ヴィタヌワヴェルナポル、ヴィタヌワ Plus Au le temps passe,、danger. plus ça se disperse, et ça devient totalement insidieux. De celui qui pollue des rivières pendant des années. Celui、oui. qui conçoit、ah, et、oui. vend r e、oui. d u chimique.、Oui. Celui qui crée une nouvelle cellule génétique. dans、oui. oui. le、oui. respect oui. du principe de précaution.、Oui. Celui-ci、oui. doit être comptable de ses actes, même des années après, si un drame survient. Les Français ont donc le droit de savoir.、Oh, Ils ont le droit de connaître la vérité sur les menaces d'aujourd'hui et de vrai, une demain. Une ce ce les OGM seront désormais communicables. Une politique de vérité. Eux, et, les et les OGM. 何<音楽> Eh bien, on va écouter carrément leur dernier opus intitulé Withered Flowers and Cinnamon. Withered Flowers and Cinnamon sorti en 2022 et un morceau intitulé Atom. Until at last M'a donné envie de passer, de faire une rétrospective spéciale rock progressif français francophone et donc de vous passer les grands maîtres en la matière. On démarre, Seigneur Tout Honneur, par Ange Guettapan 1978 et un morceau superbe, Réveille-toi. En retard, mais j'attendais que les enfants s'endorment. Il a fallu raconter une histoire. Quand le gardien a fait chanter la grille de ton c a b o t n a v b t de brouillard, alors je me suis avancé sans bruit. Parce que d u ressuscite et qu'il suscite en toi des instants de velours. Réveille-toi, je ne suis pas venu caresser une légende, mais un être dont la seule beauté é t o u f f r a i t l'éclair de l'orage, les épées du soleil. Réveille-toi, je veux que mon envie, t e p o u s s i è r e t'en y mène à grands coups de tendresse, qu'il oublie sur ta peau l'ombre de mes désirs. Réveille-toi, J'entame un long chorus de liquide vagabond sur ta chère musique. Non, non, non, je ne crois plus en ce coma éternel, tombé comme un satyre, détonnant le plaisir que tu avais de vivre. Réveille-toi, écarte tes pompières, je veux revoir tes pleurs, me parler d'une joie que nous avons perdue. Avez-vous avez bonne mémoire? Vous vous souvenez certainement de ce groupe du Havre intitulé Mémoriance. Cette formation avait publié en 1979 un deuxième album intitulé L'écume des jours, une adaptation du roman de Boris Vian. Et bien, voici v e r s u n e î l e qui est le dernier morceau de cette réédition de chez Muséa. Loin. Alors ils marchèrent très longtemps, le camion rouge roulait devant. baissait すみれ、けっかい、けっかい、けっかい、けっかい、けか De Mémoriance, leur premier opus paru en 1976, intitulé Et après et un morceau, au titre humoristique Je ne sais plus. a n Je dis bien sûr Mona Lisa, le groupe d'Orléans. Ils avaient publié tour à tour en 76 et en 77 deux albums fort intéressants. Le premier, Le petit violon de Monsieur Grégoire, qui avait cartonné même à l'époque, et suivi avec un, un son encore plus travaillé par l'album Avant qu'il ne soit trop tard en 77. Eh bien, deux extraits également. Ces jours merveilleux, dis-moi. Nous, nous étions ensemble quelquefois, papa. Je me faisais complice vagabond pour toi. Nous étions chevaliers sans redon pour voir. I'm a payant, gave up, t a s poor boy. Armés, n'ont-ils pas l'air de c l o w s comme ils troupiers? En avant, en arrière, gardez-vous, avancez, reculez! C'est parfait! Et puis sous nos drapeaux, nous avons h i s s é nos héros, que nous payons grâce m e n t de nos impôts. Commandant, adjudant, colonel, capitaine général, c'est parfait! Thanks for Dit à l'engagement, feront debout des hommes, des combattants. Un métier e n v o y e une femme recrétée, médaillée en partant. avant qu'il ne soit trop tard. J'aimerais découvrir des mondes inconnus. Avant qu'il ne soit trop tard, je voudrais que mes fantasmes ne soient plus des désirs défendus. Avant qu'il ne soit trop tard, j'exige que ma main ne soit plus hésitante devant la feuille blanche où se perdent tant de mots. Que pour toi, mon ami, de ton regard sévère, qui condamne tant de choses, je ne sois plus une ombre impalpable. Un、mirage. Avant qu'il ne soit trop tard, je ne veux plus vivre vos sabbats infernaux où l'amitié s'égare dans l'hypocrisie et la peur du nouveau. Une lueur d'espoir vacille sur mon espérance, comme une barque chavire sur un océan de goudron. La démarche incertaine, je suis là devant vous et je tremble. Comme le condamné fumant sa dernière cigarette, comme un chien éperdu qui pleure son malheur pour un maître éloigné. Il existe encore des contrées où notre esprit divague, comme au soir d'un orage, lorsque les ténèbres étendent leur s noir s manteau x et que le ciel s'éclaire d'étranges phosphorescences. Il y arrive des morts par les quatre vents et quand ils sont réunis sous le coup de minuit, ils se mettent à jouer aux cartes. Le temps ne compte plus, cela peut durer des heures. Qu'il ne soit trop tard. Ces gens-là, ils n'ont fait qu'un seul album. Ces gens-là, ils venaient de Belfort. Ils s'appelaient p e n t a c l e Un album intitulé La Clé des songes, publié en 1975. et Produit par le sieur Christian Descamps. De Nice en regardant passer le temps, eu un sacré succès en 7 6 Je vous propose PubliPhobie. La même année, c a r p e d i e m publie Cueil le jour avec une longue suite qui porte le nom de ce Cueil le jour, car Cueil le jour c'est la traduction de l'expression latine c a r p e d i e m A noter que le groupe existe toujours, puisqu'en 2015 ils ont publié un troisième opus intitulé Circonvolution. とばと reposer Maintenant vers Gournay sur Marne, découvrir un groupe qui à l'époque est passé un petit peu inaperçu et c'est fort dommage parce qu'ils ont、euh, une originalité, un son même très moderne avec un petit côté King Crimson qui n'est pas pour me déplaire. Je veux parler d'Arachnoïd, Arachnoïd, unique album intitulé Arachnoïd e et là un large extrait pour vous mettre en appétit. 《「セットプ r クリスタル」》 ワオワオワオワオワオワオ。<音楽> Allez hop, on bondit en 76, on va à Clermont-Ferrand pour découvrir Arkane et son album unique, lui aussi, Odyssée, avec un petit côté également King Crimson. Je ne pouvais pas conclure cette émission spéciale rock progressif français francophone des années 70 sans mentionner Pulsar, bien sûr. Les Lyonnais publient leur premier opus en 1975. Cet opus est intitulé Pollen, et voici bien naturellement Pollen. On termine également avec le groupe Messin Atoll. Leur album intitulé Tertio, paru en 1977, et bien naturellement, parce que c'est mon morceau préféré, Serve-Volan. t Voici Atoll. Come on. Voilà pour cette rétrospective du rock progressif français francophone. Bien évidemment, je n'ai pas pu tout mettre, être exhaustif. Bien évidemment, des groupes français qui chantent en anglais n'ont pas été mentionnés. Je pense notamment à Sandrose. En tout cas, on vous attend très nombreux au concert de Lazuli, Enéade et Wedding g o a t Le 14 janvier à la Rotonde à Villeurbanne, c'est près de Lyon, bien sûr. Et je précise également, au passage, c'est important que l'énorme majorité des disques que vous avez pu entendre、eh、bien, a été édité, réédité, et publié par nos amis de Muséa. Merci encore à eux. Ainsi s'achève, p r o g a p a r l'émission du rock progressif et la version sonore d'Acid Dragon présentée et proposée par votre humble serviteur Thierry Sportouche avec le soutien logistique de Roland Rock. Je vous donne rendez-vous dans un mois et puis d'ici là, suivant la formule consacrée, tenez tati, take care, stay safe. Bye bye.